Ma foi en Dieu, Dieu Tout-Puissant aime les justes des gens, qui sont résolus par les honneurs de la morale, et aime le bien pour les gens.